1. Je le connais. 2. Je ne sais pas. 3. On le voit. 4. Vous le faites. 5. Nous le savons. 6. Je ne mange pas ça.